On va entendre certains des styles de musique associés, comme ça, regroupés sous la grande bannière classique. On va entendre du hard rock, du rock psychédélique, du jazz rock, du progressif, ainsi que, comme d'habitude, du métal. Dans la deuxième moitié de l'émission, on va entendre des formations des artistes comme Aerosmith, The Who, Van Halen, Epica Chicago, Blue Easter Cult, Devin Thompson Project, r u s h et Kiss. En plus de tout ça, je vais vous présenter deux nouveautés. Je vais vous parler du tout nouveau coffret DVD et Blu-ray du film Magical Mystery Tour de s Beatles ainsi que de l'album hommage, hommage au disque Machine Head de Deep Purple auquel des invités très prestigieux ont participé. Ça s'appelle Remachined. Je vais faire aussi un retour. Sur le Trois-Rivières Metal Fest 2012. En outre, je vais vous présenter un groupe de hard rock allemand obscur des années 70 qui a sorti un seul album, mais un très bon disque, un groupe du nom de Night Sun. Et je vais vous faire tourner une f a c e complète d'un album véné classique paru il y a 41, un classique du hard rock progressif européen, soit Hoodoo Men des Allemands de Birth Control. On va débuter ce petit 3 pour 1 dans environ une heure, puisque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 j i m Hendrix Experience, Herbalase, bien sûr. Le morceau qui ouvre leur premier album absolument révolutionnaire, Are You Experienced de 1967.、Euh, le 15 octobre marquait une date importante pour Jimi Hendrix dans l'histoire. En effet, puisqu'en 1965, le 15 octobre, Jimi Hendrix signe son premier contrat d'enregistrement. Il reçoit alors un dollar ainsi qu'une royauté de 1 par disque vendu. Un dollar par disque vendu un, un dollar par disque vendu, ce qui、mais、est quand même p o s si b l e C'était bon.、Oh oui, C'était、bon. vraiment très bon pour l'époque. C'était vraiment agro. s C'est la royauté d'1%, e par contre, que je trouve q u e c e s t peut-être fait avoir、oui. à, à ce niveau-là, <rire> puisque、euh, j'imagine que ça devait être un dollar sur la première、euh, impression du disque, mais、oui. si on tombe en deuxième, troisième édition, peut-être que là, c'est un peu、ah, moins、oui. ou un peu plus ou dépendant.、Oui. Donc,、euh, de, de nos jours, il doit recevoir un peu moins d'argent.、Mm -hmm. Est-ce que i l sorti des, un disque sur euh, cette, euh, ce contrat-là? Euh, C'est une très bonne question, parce qu'en 1965, il、ouais. y a peut-être plus un、euh, 45 tours qui est sorti, quelque chose ouais, d o p l s Il m que non, il me semble comme... qu'il、ouais, n'y qu a、ça. rien sorti. Tu sais,、ouais, euh, ouais. C'est la raison pour laquelle ce contrat-là, il avait été obligé de produire l'album Ben of Gypsies、oui. euh, au début de, des années 70. Exactement.、Euh, ouais, ça, serait, ça serait quelque chose sur lequel il faudrait,、euh, fait, lequel ouais. faudrait enquêter. oui, oui. <rire> Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon f i t z b a y l'authentique, le véritable historien de ces fous, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérites. Ah, j'aime beaucoup ce son, ce son de ce Big Bang initial. Puisque nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante, fantastique histoire du Rock. Dis-nous, Simon, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'histoire, dans la semaine du 15 au 21 octobre. Et bien, comme toujours, d e s semaines les plus intéressantes qui passent sous nos yeux. Oui. Et nous débutons en 1 9 6 0 En fait, nous continuons la journée du 15 octobre en 1966, cette fois-ci, alors que la chanteuse s i n Anderson donne son dernier concert avec son groupe Jefferson Airplane au Fillmore. Elle est remplacée la, le lendemain par Grace Lick. Oui, la flamboyante Grace Lick, qui elle faisait partie de、uh, The Great Society. Je ne savais pas ça là, à l'époque. C'était une belle femme aussi, Sanderson.、Mm -hmm. Elle a quitté parce qu'elle était enceinte. Alors elle、ah, a décidé okay, là,、ouais. de, de, de, de, de devenir maman. Ce n'est pas une mauvaise、euh, idée de quitter Jefferson Airplane si de, on est enceinte. Oui, oui, oui, parce que c'est quand même. Il、euh, y avait un mode de vie assez, assez dangereux. C'est <rire>、oui, assez assez incroyable. Les,、euh, et surtout pour une femme enceinte.、Euh, mais il y a des gens qui étaient.、Euh, des fans de, de Jefferson Airplane qui étaient fâchés. Lorsque、euh, Grace l a g u e est arrivée、mm -hmm. et que Sine Anderson est parti,、euh, elle e est seulement, seulement apparue sur le premier album、euh, du Jefferson Airplane,、euh, Sine Anderson.、Euh, C'était bon pour,、euh, pour le Jefferson Airplane puisque Grace l a g u e est arrivée avec、euh, les deux premiers gros, ben, gros, gros canons. Euh, du Jefferson Airplane.、Euh, deux compositions, c'est-à-dire Somebody to Love et White Rabbit, bien sûr. C'est elle qui,、euh, qui, qui a aidé vraiment à faire connaître le Oui, oui, oui absolument. Elle, elle a été essentielle, euh, autant、euh, du point de vue de musical que de l'image aussi.、Oh, oui, oui, en, en effet. Elle a, elle a beaucoup marqué l'image. Oui,、euh, oh, oui c'est une femme absolument magnifique. En effet. Nous amène à l'année 1973, alors que les Rolling Stones sont au numéro un du palmarès avec la pièce Angie. Oui, j'aime beaucoup cette chanson.、Ah, C'est une très belle b a l a d e Il、euh, ne faut pas vomir dessus. Il y a plein de fans des Stones à l'époque qui,、euh, qui vomissaient sur euh, NG euh,、ah, non, lorsque、ouais. c'est sorti. Mais c'est une belle chanson.、Oh, c'est、oh, une、oui. bonne pièce.、Euh, J'aime bien l'entendre. C'est toujours significatif de, de, de, de classic rock ou de classic rock radio. C'est la radio <rire>、euh, qui fait jouer les hits. Puisque ça a été vraiment un très grand succès à l'époque、oui. aussi pour les Rolling Stones. Mais c'est une très, très bonne pièce.、Euh, les Rolling Stones qui vont souligner leur 50e anniversaire、euh, avec des concerts, quatre concerts、mm -hmm. en fait, deux à, au O2、oui. à Londres. On a mis d e s billets en vente, c'est ce matin.、Ah, okay, euh, ouais. euh, évidemment, il、euh, va, va probablement y avoir plus de demandes que de, que, que, que, que de places disponibles. il、ouais, ouais. va probablement y avoir un million de demandes pour、euh, quoi, 20 000, 22 000 places ouais, hein, de haut tout. Euh, et aussi, on va mettre、euh, des biens à vendre pour、euh, Newark, hein,、euh, au New Jersey. Okay,、euh, deux concert, concerts. Oui, oui. J'ai demandé à ma blonde hier est-ce qu'on va voir les Stones <rire> à Newark、et、Elle m'a dit non. Oui, c'est.、Euh, non. <rire> je crois bien que je, je vais avoir. Je n'ai pas demandé pour le nôtre. <rire> <rire> c'est un peu plus cher, h n non Oui.、Ça? Mais、par la suite, en 1974, l'album Alice Cooper's Greatest Hits est certifié disque d'or, alors que le groupe est en train de se saborder. En fait,、ouais. c'est Alice qui est en train de larguer.、Euh, il a largué ses amis d'enfance. C'est m o c h e c'est vraiment moche. Il、euh, euh, faut dire que le dernier album qu'ils ont fait, le, le groupe original, Muscle of Love, là, qui est sorti, il me semble, que c'était en 1974, justement. Un、euh, peu de temps avant, il n'était pas très bon. Il n'est pas mauvais, par exemple, mais il n'est pas très bon. <rire> et c'est peut-être ce qui a encouragé、euh, Alice à larguer comme ça ses, ses, ses amis,、euh, ses frères, <rire> et à partir en solo. C'était bon pour lui parce qu'il a fait un des meilleurs albums de toute sa carrière avec Welcome to My Nightmare,、ah, ouais. mais la suite était moins brillante, par exemple. Ah, exactement, oui, ça a commencé à être sur le déclin qui、ouais. m'a pas vite f a i Ce qui nous amène par la suite à l'année 1980, alors que EMI tient un encor dans les studios d'Abbey Road. Certains équipements des Beatles se retrouvent alors aux enchères. Parions que la vente a beaucoup rapporté.、Ah, aux Mais、quand on parle d'équipement, on parle d'instruments d instruments,、euh, j'ai un peu de mal à ce que je pense non, que ça, ça devait ça, être peut-être des micros qu'ils ont utilisés pour l e s albums,、ouais. des trucs comme ça. Peut-être une du console、euh, d'époque. Oui,、ouais, exactement. Ou, ou. Mais j'avais vu, écoute,、euh, tu, tu sais que je suis un fan de l'émission Gene Simmons Family d u Oui. o <rire>、euh, Toujours pas vu. <rire> non, à à q u e l r é s e a u ça passe Ça、euh, ç a a passé à VH1, je crois. VH1. VH1, là, ça joue à Musique Plus en version française.、Ah, C'est、ouais, les d e u c s qui datent de plusieurs. Okay. D'années. Ok, parce que euh... Euh, de toute façon, dans la maison, je n'ai pas de musique.、Oh, bah, tu vas bien. c'est、bon, Moi, c'est parce que les, les, les Jackass et ces <rire> genre de, de trucs-là qu'on retrouve en grande majorité Musique Plus. Est-ce qu'il y a encore de la musique à Musique Plus Quelque peu, entre deux épisodes de, de télé-réalité. De Jackass. Ouais, ça, fait, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est sans intérêt. Mais tout ça pour dire que、euh, Gene Simmons et sa famille sont allés à Londres et ont visité、euh, Abbey Road Studio et il y avait encore tous les pianos qui ont été utilisés par les Beatles.、Mm -hmm. C'était tous des pianos droits. Euh, pour la plupart, mis à part le piano à queue utilisé pour les r i d e s b e l t s、euh, ils étaient tous、euh, cordés sur l e long d'un mur donc,、euh, pour, pour ce qui est des pianos. Donc ça devait être plus d'équipement d'enregistrement que, que, que des、ouais. instruments comme tel. s Abbey Road, c'est un endroit qu'on essaie de fermer depuis des années ou de vendre même d'apport de, de, de IMR. Et là maintenant, ils viennent de se faire mettre un seau de, de, de patrimoine britannique. Ce qui est、euh, tout à fait normal. par exemple.、Oh、oui, exactement. Mais a u g r a n d d armes de y e m r qui a i m e r a i t beaucoup plus <rire> fermer le studio puisque c'est un trou financier depuis、ouais. quelques années.、Mm -hmm. Mais ne les pourront pas. Non, exactement, ils ne pourront pas le faire. Et ça, c'est très bien. Exact. <rire> et pour terminer cette journée du 15 octobre, et bien en 1996, Tommy Lee est accusé d'avoir frappé、euh, des photographes qui essayaient de, de le photographier, lui et sa femme, Pamela Lee Anderson, à la sortie d'une boîte de nuit de Los Angeles. Ça e semble que ça revient, cette ça liste. Oui,、ouais, exactement. Parce que une période Tommy Lee de... frappe quelqu'un. <rire> C'est une période assez,、euh, assez haute en couleur pour Amélie.、Ouais, ouais. euh, et euh, sa, sa courte, il、euh, faut dire que son mariage a été extrêmement court là, avec Pamela l i Ils e s t pas m a r i é deux fois avec quelque chose comme ça.、Euh, Je pense qu'ils est...、oui, ont eu deux, deux, deux relations. En、ouais. fait. Une qui a été pas mal plus longue que、mm -hmm. l'autre, mais encore là, pas mal plus longue. Ça reste très, très, très, euh, très, très. Euh, euh, subjectif. Subjectif,、ouais. voilà.、Mm -hmm. Ce qui nous amène au, au 16 octobre. Exactement, 16 octobre et nous débutons en 1938 avec la naissance de c h r i s t a Pafgen, mieux connue sous le nom de Nico. Ah, ben oui, je ne savais pas qu'elle s'appelait c h r i s t a Pafgen. Ah, moi non plus, en e f f e t Malheureusement, décédée、oui. euh, en un accident de vélo,、euh, je crois que c'était dans les années 1970, quelque chose de genre. Oui, là, elle va être assez jeune. Oui, Oui,、ouais, exactement.、Euh, elle avait quelque chose comme une quarantaine d'années. Exact. Là,、euh, Sauzy,、euh, c'était une très belle femme.、Ah oui. euh, en fait, c'était un mannequin、euh, Nico、euh, mm -hmm. avant de chanter. Elle a juste chanté une, sur un album de, du, Velvet le, du, du Velvet Underground. Underground J'ai、ouais. réalisé ça la semaine dernière en écoutant le Velvet Underground.、Euh, dans ma tête, Nico avait été là pendant un bout de temps. Mais、ah、non, non, elle a juste fait le premier. Ça a été son seul effort musical. Oui.、Euh... Que pour ce qui est、euh, du Velvet Underground, et je crois dans sa carrière. Là, elle a、oui. peut-être、euh, participé à quelques pièces, mais je pense、mm -hmm. qu'elle n'a aucun album à elle.、Euh, mis à part le Velvet Underground. J'en ai déjà vu un、euh, que je ne possède pas, mais j'ai déjà vu un album de Nico、ah, okay. euh, ben, que je n'ai pas entendu.、Ah, je serais intéressé de, de, de savoir、euh, qu'est-ce qui en ressort de、oui. c album-là. Je suppose que, <rire> que ça doit ressembler à du Velvet. Oui, oui, probablement, oui.、Mm. Ça, ça doit être assez expérimental. Exactement.、Mm. Qui Nous amène à l'année 1943 avec la naissance de Fred Turner, leader et bassiste de Batman Turner Overdrive,、oui. qui célèbre ses 69 ans cette semaine. Un homme avec une voix très rock. En effet. Et qui, malgré le temps, malgré qu'il est rendu à 69 ans, il a encore une voix très rock et、euh, c'est très rock, Batman Turner Overdrive. Ah、oh、oui, bah oui. oui. Ça n e b e fait moins peur très... de vieillir lorsqu'on les regarde. En effet. <rire> Par la suite,、euh, en 1947, naissance de Bob Weir, guitariste des Grateful Dead, qui célèbre, lui, c è b r e lui ses 65 ans cette、oui. semaine. Et un des rares、euh, encore vivants, là, avec Mickey Mouse c et s、euh, le bassiste là, dont j'ai oublié le nom, là,、euh, Phil Lesh.、Mm -hmm. Exactement.、Euh, c'était le plus jeune,、euh, Bob Weir en passant, c'était le, le bébé. Là, oui, il y avait、oui. quelque chose comme 15-16 ans、euh, dans les débuts de Grateful Dead.、Là. Ils l'ont pas mal débauché, lui. <rire> En、ah, 1962, cette fois,、euh, c'est la naissance de Flea, bassiste des Red Hot Chili Peppers, qui célèbre ses 50 ans. Oui. e t i s Ça, ça c'est une、plus. autre génération. Euh, en euh, effet. Oui,、oh, euh, c'est quand même. C'est deux, deux, deux ou trois générations après les Grateful Dead. <rire> <rire> c'est un autre monde.、Euh, ouais. Mais il faut dire que, quand même, les, les, les Red Hot Chili Peppers ont, ont marqué,、euh, à leur façon, l'histoire de la musique. Oui, et... bien, les années 90, je dirais.、Mmh. Mais o n、bon, ils, ils vont célébrer leur 30e anniversaire l'an prochain. Parce que le groupe a été formé en 83, mais a connu succès seulement en début des années 90,、oui. fin des années 80. Mmh. Mmh. À, à grande échelle.、Oh、oui, exactement. Oui.、Oh、oui, à très grande、euh, échelle. Ça, c'est un excellent, excellent bassiste. Un des grands de l'histoire du rock, je trouve,、oui. euh, Flea. Euh, mais personnellement, c é t a i t un groupe pour qui j'ai perdu tout intérêt.、Ah, euh, L'album Stadium Arcadium m'a écœuré à vie. C'est vraiment bavé. Je n'ai même pas voulu entendre le dernier. Ça ne、ah, m i n t é r e、euh, s s e r e s t e Ça ne sert pas la peine.、Euh, le dernier album a reçu, je pense que c'est l'échelle de Pitchfork, mais sur 10, ils ont reçu 4. Donc,、ah ouais. c'est vraiment pas.、Euh, habituellement, en bas de, de 5,5, c'est considéré comme médiocre.、Ah、4,、ouais, c'est pas、ouais. très bon. Ouais, je t'avoue que je, je trouve pas ça très fiable, pitchwork. Ah non, mais des fois, ouais, des fois de haut, ça, ça va de haut en bas, en effet. <rire> ouais, ouais. Ce qui nous amène à l'année 1966, alors que g r a c e Slick, se joint à Jefferson Airplane, t e qu'il e annoncé. Le, le lendemain du départ, <rire> du départ de ça. Du d exactement. <rire> En 1972, Credence e Clearwater Revival annonce sa séparation. Oui, c'était une longue, lente agonie. Oui, exactement. Après、ouais. que le, le, le frère,、euh, j'ai oublié son nom, le frère de John Fogerty, c'était Tom Fogerty. Tom Fogerty, oui. Tom Fogerty est quitté, là, ça s'est vraiment dégradé. Le problème, c'est que John y prenait tellement de place、mm -hmm. parce que, bon, c'est lui, c'est un, un compositeur de très grand talent. Alors, c'était le chanteur principal aussi. Le groupe reposait beaucoup sur ses épaules. Mais en plus de ça, il a décidé qu'il allait gérer le groupe.、Merci. Et là, c'est vraiment c'est trop, ça. Ça n'a pas de bon、ah、oui, sens. C'est un、là. peu beaucoup. Et, et, et, et là, il s'entendait de moins en moins bien avec les deux autres. Il les a forcés, semble-t-il, à, à, à, à écrire des chansons pour le dernier album. Que le groupe a sorti. Question de, peut-être, je ne sais pas, les, les, les deux autres semblaient impliqués, qu'eux autres, ce n'étaient pas des compositeurs et、euh, peut-être pour montrer sa supériorité、euh, mm -hmm. en tant que. En tout cas, c'était un fiasco, fiasco non, c o t o t a i t pas nécessairement une très bonne idée. Non, non, non. C'est dommage. Ah、oh, oui, oh, en effet. qui nous amène cette fois-ci à la journée,、euh, non pas la journée, mais plutôt à l'année 1996, oui, toujours dans cette journée du 16 octobre, alors que c'est la diffusion du concert Oasis MTV Unplug g e d qui souligne l'absence de Liam Gallagher.、Ouais. Euh, qui était dans le i l le,、mmh. est h a u t du père. Oui, mais en fait, c'est ça, il était dans, au balcon. Au、hein. balcon, euh, de euh, cette incognito,、euh, déguisé, en train de boire et de fumer.、Euh, Alors qu'il disait qu'il avait mal à la gorge、ouais. et qu'il ne pouvait pas ouais. monter ouais. sur scène.、Ouais. C'est spécial. C'est très spécial. Et d'ailleurs...、Euh, <rire> c'est pas très professionnel.、Euh, non, non, pas du tout. <rire> Aucun respect pour le public. Et n o e l Gallagher, <rire> qui, qui, qui a chanté toutes les chansons, de、ouais. euh, quand même, u n e très, très bonne façon, malgré qu'il n avait pas du tout la même voix que son frère,、ouais. euh, l'avait insulté, je pense. a C'était diffusé en s i m u l a n t non pas en simultané, mais en différé. On avait、oui. quand même gardé le, le, le bout. C'est qu'ils s'engueulaient les deux. C'est vraiment. Ils s'engueulaient là. Il engueulait l'autre sur le b、ouais, ouais, ah ouais? ouais. a l cas. Oui, exactement. Il l'a traité de petit emmerdeur, etc., etc., etc. Ah, c'est、ah. ouais. ah, la, la, la classe, Ah, la, classe. Grande, la, classe, la grande, classe, grande classe. La classe de la part de Oasis. Oui. En 2001, cette fois-ci,、euh, deux gardiens de sécurité sont renvoyés après avoir refusé l'entrée en arrière-scène de Bob Dylan à un de ses propres concerts. Ah, l e s gens compétents, hein? Très, très compétents. e <rire> on... Très inculte aussi, hein, hein, t incultes aussi. Ça demande bien. Tu n'es pas capable de reconnaître Bob Dylan, là, <rire> qui est un visage, du moins aux États-Unis, un des visages les、ouais, plus tout... connus aux États-Unis. Tu es, es tellement inculte que tu n'es pas capable de le reconnaître. C'est comme.、Euh... C'est comme refuser l'entrée à la Maison Blanche à Barack Obama.、Ah, c'est comme.、Euh, après la performance de Paul McCartney au Grammy Awards cette année sur Twitter, il y a eu、euh, un ou deux jeunes qui disaient Mais voyons, c'est qui Paul McCartney Comment ça se fait qu'il joue deux fois <rire> Et là, ça a parti une ligne, ce qu'on appelle une thread, de, de gens qui écrivaient、euh, Je ne connais pas c'est qui Paul McCartney, il faudrait m'expliquer c'est qui. Est-ce que c'est le m o n o n c l e de Jesse McCartney, qui est un chanteur pop qui n'a aucun rapport、ouais. avec Paul McCartney <rire> Et ça a été donc, pendant, pendant toute la récente de la soirée. Donc, il y a quelque chose à se bidonner、oui. de voir、euh, comment on pouvait, on pouvait En se même se faire l'ignorance de ces jeunes-là. Oui, oui, oui,、euh, très triste.、Mm. Mais c'est vraiment une autre génération, comme cinq, six générations oui. après. Oui, tout à fait. <rire> ce qui n o u s amène à la n u i e Ce qui est quand, même, est quand même. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que même si,、euh, justement, moi, quand j'étais、euh, adolescent. Euh, je savais c'était qui, Frank Sinatra, là,、oh, ouais, même si、ouais. c'était 5-6 générations après.、Mm -hmm. Alors, ça, je trouve que c'est c'est vraiment navrant.、Là. non Ça s'est ça s'est détérioré、ouais. un peu euh, après, euh, de, de, depuis quelques années. oui J'en parlais avec le Doc Pendragon à l'époque où on était adolescents. On, on connaissait Chuck Berry et、mm -hmm. euh, des gens des, de notre âge ne savaient pas c'était qui et riaient carrément, là, Chuck Berry. Oui, mais c'est un très grand musicien. Non, o u Ce n'est pas un clown, l Non, non, non、euh, Mais ce s t pas parce que c'est vieux, que, que ça vient pas de sortir, que ce s t pas bon. Ah, exactement. Il y, y, y a beaucoup de gens qui ont cette attitude-là. Ah,、oh, c'est vieux, ça. Mais oui, pis. <rire> ça veut pas dire que ce s t pas v a i C'était bon il y a 40 ans, c'est encore bon aujourd'hui.、Euh, Mozart, c'était bon il y a 200 ans, c'est encore bon aujourd'hui. En、mm、e -hmm. f f En effet. En effet. <rire> Par la suite, en 2003, Courtney Love retourne devant le juge pour avoir la garde de sa fille qui avait été confiée à la mère de Kurt Cobain lorsque Love avait été arrêté e sous l'influence de la drogue.、Eh oui. et, et pourtant,、Cobain. la mère de Kurt Cobain n'est pas nécessairement des très grandes références puisque Cobain, lui, a été élevé par une de ses tantes.、Mm -hmm. Donc, c'est assez, assez particulier. Et nous terminerons cette journée d'éphémérie du 16 octobre en 2007, alors que Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir, est relâché après avoir servi huit ans d'une peine de prison pour le meurtre de sa copine Marie Trintignant. Et le public ne lui a jamais pardonné et ne lui pardonnera jamais.、Oh, Je ne sais pas s'il si y a encore euh, euh, ambition de faire carrière, mais.、Euh, Je ne pense pas, non. Je pense qu'il a essayé un retour sur scène, d'ailleurs, au Québec hein, ouais, en juin 2 0 Oui, oui, o Et, sur et, scène, et ça, mais, ça a soulevé l'irre.、Euh, De beaucoup de gens. En effet.、Mm -hmm. euh, écoute, on va aller en musique tout de suite et on va écouter、euh, des trucs des années 60 qui ont rapport avec、euh, les, les éphémérides、euh, des journées du 17 et 18 octobre. Dans un moment, on va entendre un extrait de la comédie musicale h a i r mais tout de suite, on écoute Les Zombies. C'est très bon, les Zombies. Vous êtes sur les o n d e s de la seule station d i f f u s é e du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. Well, no one told me about. She lied. Well, no one told me about her. How many people cried, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had t u r n d the color off. She's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they a l l k new. But it's too late to say you're sorry. should I c a r e Please don't bother trying to find her. She's not there. We starve, look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy. Listening for the new told lies with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside, something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly. Everything, everything, Manchester, England, England, Manchester, England, England, across the Atlantic. On aimerait bien ça laisser rentrer le soleil. m Aujourd'hui, i <rire> s a pour ceux qui écoutent、euh, la diffusion directe le vendredi, ce n'est vraiment pas、euh, le, le sunshine. C'est très gris. <rire> c'est plutôt le contraire. <rire> ce qu'on vient d'entendre, c'est la pièce,、euh, ben, le, le thème principal、euh, du film Hair. Il y a une pièce qui s'appelle Hair, mais je、mm -hmm. euh, dirais qu'elle a eu pas mal moins d'impact que l e t t h e Sunshine In,、euh, qu'on appelle aussi The Flesh Failures.、Euh, c'est ce qui、euh, clôture. Cet opéra rock. Et、euh, la version qu'on a entendue, c'est、euh, la version、euh, du original Broadway cast.、Euh, c'est sorti en 1968. Ça a fait scandale. Bien sûr, on va en reparler dans un moment de Hair. Et、euh, juste avant ça, on a entendu Les Zombies avec、euh, She's Not There. Et ça, c'est paru en 45 tours en 1964.、Mm -hmm. euh, et c'est une pièce、euh, qui a une, une genèse assez intéressante hein, parce que les Zombies euh, étaient. Euh, Était、euh, reçu dans une émission euh, télévisée, euh, télévisée plutôt, anglaise et、euh, quelqu'un a demandé à Rod Argent、euh, comment on compose、euh, des succès et lui a dit Ah, ben, il commence à expliquer sa façon de travailler et、euh, il a composé、euh, directement là. Ah oui <rire> La pièce She's Not There. Ça, c'est une chance incroyable. C'est、ouais. <rire> vraiment hallucinant.、Euh, les zombies, il n'y en a pas tant que ça, des succès. Hein, non, non, c'est ça. Et,、ouais. À part chez Another Time of the Season. Tout d'abord pour les i n i t i é s Qui vont vraiment、ouais. euh, aimer les zombies, mais c'est vrai que pour、fait. le grand public, il、ouais. y, y a que、mm -hmm. ces deux pièces. Oui. Vous êtes à l'émission r é c Classique en compagnie de M. Simon f i t z b y et moi-même, Alain Laferre, émission entièrement consacrée aux racines du rock. et À l'évolution du rank à travers le temps. Et là, on en est aux éphémérides du 17 octobre. Exactement. Et nous débutons en 1946 avec la naissance de Jim Tucker, guitariste original des Turtles, qui célèbre donc ses 66 ans cette、oui. semaine. Des Turtles qui naissent comme ça toutes les semaines <rire> Exactement. <rire> dans le temps. <rire> Il y en a plein tout le temps partout. <rire> En 1962, Bobby Pickett and the Crypt Kickers sont au numéro 1 du palmarès avec une des novelty songs que j'aime le plus entendre dans le temps de l'Halloween, Monster Mash. Oui, i s Tu sais, je l'ai faite、euh, en, en 16 ans d'émission classique.、Là. Je l'ai fait jouer pour la première fois seulement l'année dernière.、Hein. Ah, mais c'est incroyable ouais. ça. Ouais. Pourtant, <rire> c'est tellement. Ah une...、oh, oui, c'est un, un énorme classique, mais ça n'avait juste pas donné. Je l'ai fait jouer pour la première fois. Euh, c'est de l'année dernière. Cette année, je ne sais pas là, encore, je n'ai pas terminé là, ma, ma playlist.、Euh, Peut-être. Moi, c'est <rire> certain que ça va tourner dans mon iPod, <rire> ne、oui. serait-ce que. <rire> et en plus, j'avais fait un segment en catalepsie, je crois, où j'avais Monster Mash. Ensuite, on entendait、euh, Dr. Frankenstein qui criait It's Alive. Et par la、mm -hmm. suite, c'était Frankenstein du Edgar Winter Group.、Okay. Donc, là, vraiment,、oui. j'ai、oui. mon, oui. euh, mon petit setting d'Halloween qui、oui. est bien. <rire> oui. Par la suite, en 1964,、eh、c'est le lancement justement,、oui. de cette pièce She's Not There par les Zombies, dans 45 tours, pour la première fois, qui marquait leur début musical、euh, populaire. Oui, oui.、Euh, mais malheureusement, comme on l'a dit, ça, ça va prendre encore plusieurs années avant qu'il y ait un autre. Très grand oui, succès q u a n même.、Yeah. Ouais. Et le groupe était déjà séparé e vendu à la fin.、Ouais. Ils ont enregistré、euh, l'album、euh, uh, Odyssey and Oracle, duquel est extrait、euh, uh, Time of the Season,、mm -hmm. et、euh, ils se sont séparés. En、et、effet. Le succès est arrivé après, mais ils ont décidé de rester quand même、euh, chacun sur le rebord. En、oh, fait,、ouais. Rod Argent a formé son, son propre groupe, Argent, qui a eu quand même pas mal de succès.、Mm -hmm. Beaucoup plus de succès en tout cas que les Zombies、ouais. de leur temps. Oui, exactement. En 1967, les Beatles se réunissent à la synagogue de Londres pour les obsèques de Brian Epstein. Oui, un autre,、euh, autre moment marquant、euh, du, de la fin des Beatles. Oui, en effet. Parce que Brian n'étant plus là,、eh、bien, et les Beatles ont commencé plus... à faire des gaffes.、Là. Exact, c é t a i t plus ce que c'était. En 1967, toujours, c'est la première de la comédie musicale Hair o f Broadway.、Euh, C'était donc à New York, au New York's Public Theater. Donc, on n'était pas encore sur la grande v i e Oui, c'est ça. Ça a commencé à l'extérieur de Broadway et ça a eu tellement de succès que là, par, par la suite, c'est resté pendant des années. Hein, oh oui, exactement. Ça a été. C'est dans les records des plus longues. Là, je pense que c'est quatre, c'est le fantôme de l'opéra qui ont été là le plus longtemps, mais Hair fait partie de ces très longues. Absolument. Et、euh, mais con, contrairement Au fantôme de l'opéra et à Cats, mettons, <rire> c a t s mettons. Mais t y r e s c'est parce que ça a changé beaucoup,、euh, ça a contribué beaucoup、euh, à plein de changements auprès de la société américaine ouais, ouais. et c'était tout à fait scandaleux parce que là, on introduisait des trucs qui étaient、euh, que les, les, les, la société américaine ne voulait pas voir. Là, Euh, L'amour libre, la、mm -hmm. drogue,、mm -hmm. euh, il y avait même la nudité là,、oh, sur scène,、oh, c'était du jamais vu jusque-là. Ça, ça a vraiment、euh, ça, ça, ça a ébranlé les fondations. Tout à fait. Très importante important, cette comédie musicale、oh, oui. sur la société américaine, même je dirais à l'échelle mondiale. Ah,、oh, vraiment, vraiment. En 1969, cette fois-ci, c'est le lancement de l'album Led Zeppelin 2 qui concorde avec les débuts de la troisième tournée américaine du groupe. Oui,、ben、Led Zeppelin、euh, ont surtout visé le marché américain à leur début. Ils sont bien faits parce qu'ils sont devenus d'immenses, immenses vedettes、euh, aux États-Unis, en Amérique du Nord et、euh, le reste du monde a suivi. Exactement. Par l s u i En 1969, c'est le décès de Leonard Chess, fondateur de l'étiquette Chess Record, qui a, de, qui a signé oui, les pionniers du rock que, et du blues aussi,、oui, tels que Muddy Waters, Holling Wolf et Chuck Berry,、mm -hmm. qui, euh, qui ont connu、euh, vraiment un très grand succès. Aussi en 1969, les Kings、euh, entreprennent leur première tournée、euh, de spectacle aux États-Unis en quatre ans. Le groupe、euh, n'avait pas réussi à obtenir leur permis de travail auparavant、euh, de la American Federation of Musicians、euh, à cause, bien sûr, entre autres,、euh, de la mauvaise、euh, habitude qu'ils avaient de picoler et de se battre entre eux sur scène. Ouais, on parlait d'Oasis、euh, tout à l'heure, qui n'avait、euh, aucune classe. Là, les Kings,、euh, c'était、euh, pas mal pareil. Hein,、euh, <rire> deux frères qui s'entendaient très mal,、euh, qui se battaient、euh, sur scène,、euh, qui buvaient.、Euh, c'était vraiment.、Euh, Ah, c e mais c il reste que les Kings, par contre, contrairement à Oasis, avaient beaucoup de talent et、oui. euh, ils ont fait beaucoup évoluer la musique. Écoute, on dit d'eux que ce sont les inventeurs du, du métal. C'est pas tout à fait vrai, mais、euh, quand même, You r e a l l y Got Me est considéré comme le début. Ouais, ouais, du、exact. métal. Avec le、ouais. son de guitare、ouais. qui, était, qui était à tout casse. Oui,、ouais. Ce c'est ça. <rire> Et、euh, comme je le disais, contrairement à Oasis,、euh, c'est un groupe important dans l'histoire、euh, du rock. Exact. Mais、oui. ils avaient les mêmes mauvaises habitudes que les frères Gallagher. En effet. <rire> En 1972, pour terminer cette journée du 17 octobre, bien, Chuck Berry est au numéro 1 du palmarès avec My Ding-a-Ling. Ah, quel, quelle aberration!、Ouais. Ah. C'est épouvantable, cette chanson-là. C'est une des pires de, de l'histoire de la musique, je、ouais. trouve. Ça, ça a été Ici, son au dernier... Québec, on a eu à Gadou, là, bien,、euh, chez, chez les Américains,、euh, Bing、euh, Crosby. <rire> Chuck Berry <rire> a eu My Ding-a-Ling. Ça, ça a été、quel、son lapsus, dernier、ça. succès, oui. <rire> Ça, ça, ça a été son dernier, succès, son dernier numéro 1, en fait, Mightingale. Oui, c'est vrai. En fait, je pense même que c'est son seul numéro un. C'est possible, oui. C'est ça qui est aberrant. Et... C'est son seul numéro un. C'est vraiment une cochonnerie incroyable, cette pièce-là. En effet. Et justement, parlant de Chuck Berry, nous allons nous propulser dans la journée du 18 octobre、ouais. de cette semaine, puisqu'en 1926, c'est la naissance du grand Chuck qui célèbre ses 86 ans cette semaine. Oui. Euh, il est né dans le, dans le Missouri. Exact.、Euh, sauf qu'il n'est pas en très bonne santé. Hein, non, c'est ça. Il a、euh, arrêté de faire des concerts l'année dernière. L'année dernière, oui. Parce、euh, qu'il jouait à tous les soirs, à tous les lundis soirs, c'est ça,、hein? Tous les lundis ou tous les mardis、ouais. euh, au Blueberry Hill、ouais. à Saint-Louis. Euh, et ça coûtait, je pense, 35 pour aller le voir. C'est、oui. vraiment pas cher.、Oui. Hein, oui. Ça valait la peine. Oui, on pour dirait q u i r une légende vivante. Ah oui, c'est、ah. ça. Et on dit qu'il donnait quand même un très bon concert、oui. avec un bon orchestre、oui. et tout. Donc,、euh, c'est vraiment dommage. Mais là, cette pratique est terminée à cause de sa santé. En、euh, effet. C'est très dommage. D'ailleurs, parlant de mauvaise santé, j'ai vu une photo de David Bowie là, ce matin là, qui、ah, a fait、oui? prise.、Euh, Sur la GUE, là,、euh, et, et, et wow,、euh, il a vraiment beaucoup vieilli.、Oh, Autant on était surpris de sa, sa, sa, sa belle apparence il y a quelques années, là, là c'est plus ça du tout, là. Ah, ah, non,、ouais. non,、euh, c'est surprenant. Je s u a i s que je regardais la photo, m a i s mais non, c'est pas lui, ça se peut pas.、Ah, je, je, je vais aller vérifier、ah, ça et... tout à l'heure. C'est ça qui a été opéré au cœur、euh, il y a quelques années. Après sa tournée, là, il me semble, ben, ça fait quand même assez longtemps. Sa dernière tournée remonte à 2004, je pense.、Mm -hmm. euh, il、ouais. avait été opéré par la suite、euh, au cœur et、euh, en tout cas, on voit qu'il、oh, a beaucoup vieilli.、Ouais. Ah, c'est、ouais. très malheureux. Oui,、ouais. Ce qui nous amène par la suite à l'année la 1957, alors que Paul McCartney donne son premier concert avec les q u a t e r m e n c'était à Liverpool, là-dessus. Oui, Paul McCartney, qui était、euh, de loin le, le meilleur musicien de la gang.、Oui. Ce n'est pas pour、effet. rien que John Lennon l'a pris.、Là. Ah, c exact. c Il vaut mieux avoir ce gars-là avec nous qu'autre n u i Parce qu'il était une méchante coche au-dessus de tous les autres.、Là. Ah, exactement. En 1964, ce sont les Animals qui débutent leur première tournée en Angleterre. Oui. Nous、euh, autres aussi, i l é t a i t à l'aller, de à d é b o t t r e Ils comptaient p o r t é sur la drogue, eux,、oui, par contre. Euh, b e n tu sais, je t'ai déjà dit que le chanteur Eric Burden a même arrêté de faire de la musique pendant un bout de temps. Il、ah, avait、ouais. annoncé sa retraite pour pouvoir se concentrer à prendre de la drogue. Ah,、oh, exactement. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une croyance répandue et tout à fait ridicule.、Euh, qui, on pensait, euh, beaucoup de gens pensaient que la drogue augmentait les capacités cérébrales、mm -hmm. euh, et le de, ouvrait le niveau de conscience. Et、euh, bien, Eric Burden croyait ça et il arrêtait de faire de la musique pendant un bout de temps. Ouais. Pour、euh, prendre la drogue, ce qui est tout à fait ridicule.、Là. Burden dit à ce jour qu'il est probablement un de ceux qui a pris le plus de LSD dans l'histoire de l'humanité. C'est les plus grandes quantités.、Ouais, Qu'en soit pas mort ou, euh, euh, ou fou. Qu'en、euh, soit, euh, soit pas resté, oui,、ouais, exactement. C'est quelque chose qui est assez、euh, incroyable.、Mm -hmm. Ce qui nous amène à l'année 1966, alors que le Jimi Hendrix Experience fait sa première apparition sur scène à Paris. Ah, on a bien choisi, ça s'est passé、euh, à Paris la première fois. Ouais, ouais, ouais. ouais.、Ah. On a bien choisi l e n d r o i t On ne sait pas, sait pas、euh, comment, quelle a été la réaction des Français. Les Français étaient quand même assez conservateurs à l'époque. Ouais, ouais, ouais, ouais,、euh, exactement. Euh, Mis à part Johnny Hallyday, on a、ouais. un peu de misère à accepter. Ouais, pas, a été justement, quand on parle de conservateur, Johnny Hallyday, <rire> c'est pas,、euh, pas mal ce qui me vient à l'esprit. Ouais, ouais. Euh, euh, sauf que, tu, tu sais, comme les, quand les Beatles sont. Sont allés pour la première fois en France, à l'Olympia. Ils ouvraient pour、euh, Sylvie Vartan et les Français n'en avaient que pour Sylvie a、ouais. h c'est ça, exactement. <rire> Assez spécial. Oui. Alors, je ne sais pas comment ils ont été reçus, le Jim Hendrick Experience, mais je ne suis pas surpris que ça n'ait pas été un succès. Ah, en effet. En 1967, c'est la première du film How I Won the War, dans lequel John Lennon tient un rôle. C'est pendant le tournage oui, de ce film que Lennon a écrit les bases de Strawberry Fields Forever. Wow! <rire> Lorsqu'on regarde de quoi John avait l'air、euh, physiquement dans All I Want No War,、mm -hmm. il s'était fait couper les cheveux. Ouais, et, ouais, ouais. Il avait l'air、euh, vraiment d'un petit garçon, à peu près BCBG.、Euh, C'est surprenant qu'il ait écrit un truc <rire> aussi, aussi éclaté ouais, que soit Refills. Exactement. <rire> En 1968,、eh、bien John Lennon, encore lui, et Yoko Ono sont arrêtés pour possession de drogue lors d'une descente policière dans l'appartement de Ringo Starr, donc, où ils habitaient, en attendant、euh, qu'ils、euh, qu se trouvent un nouveau, nouveau chez eux, dans le fond, oui, puisque i、oui. euh, l'unité s'est séparée avec Cynthia、mm -hmm. Lennon. Et ça, bien sûr, ça a eu des conséquences euh, euh, tragiques euh, oui,、oh, pour、oui. lui、euh, dans les années suivantes, puisque les Américains,、euh, ben, en tout cas, les Américains, Disons, une partie de l'administration américaine、euh, a tenté de, de, de sortir, de, de l'expulser、mm -hmm. du pays、euh, sous cette raison. Exactement, oui. En 1975, eh bien, réunion éphémère du duo Simon et Garfinkel à Saturday Night Live, alors que Paul Simon était animateur et a invité h a r r Garfinkel qui、oui. a déboulé les marches pratiquement、ah oui. euh, du studio.、Ah euh, oui. euh, ouais, il s'était présenté dans la foule et est allé s'assirer avec Paul Simon sur scène. Parce que, euh, euh, les fois où Paul Simon a animé、euh, cette émission-là dans les années 70, c'était aussi lui qui était l'invité musical. Donc,、euh, mm -hmm. il chantait des pièces et.、Euh, À、euh, ce moment précis-là, c'était、euh, euh, Art Garfinkel qui était invité avec lui. Et l'année suivante,、euh, il avait joué avec George Harrison. Il avait chanté, entre、ah, autres, une、ouais. très très bonne version de Comme -hmm. t、oui, ça. Sun. Donc, ça faisait cinq ans, ce moment-là, que s a m o n et g a r f u n k e l étaient séparés.、Euh, oui, en effet, exactement. Ouais, pas très beau、bon、terme. <rire> non, c'est ça. Ben, il, ça a toujours été des, des hauts et des bas. Oui,、oh, des relations difficiles. Oui, en effet. Assez spécial. e <rire> Et nous t e r m i n e jeune, il était juste deux.、Oui. <rire> à, à deux, ils ont réussi quand même à s e s t r a s i s e r pas mal l'un et l'autre. C'est comparatif、oui. à d'autres.、Euh, et pour terminer cette journée, donc le 18 octobre en 1997, c'est le décès de Glenn b o x t o n ancien guitariste d'Alice Cooper. Oui, membre important euh, des, euh, des débuts d'Alice de, de Cooper、mm -hmm. euh, parce que、euh, c'était, entre autres, un guitariste très, très talentueux. Hein,、euh, Euh, C'est lui qui,、euh, qui a,、euh, entre autres, qui est arrivé avec certains des riffs les plus emblématiques. Je n e parle dans un moment.、Euh, C'est dommage pour Glenn Buxton parce que euh, Glenn, euh, il avait un mode de vie très, très sexe, drugs, et rock and roll. Et jusqu'à la fin, hein, il n'a jamais arrêté、euh, jusqu'à la fin et ça, ça fini t par le tuer.、Mm -hmm. euh, malheureusement,、mm -hmm. il n'était pas si vieux que ça. Il y avait peut-être une cinquantaine d'années.、Euh, et quand je parle de riffs, de, de, de riff, guitare emblématique, On va tout de suite en entendre un. C'est le plus connu de Alice Cooper. C'est un riff qui, qui, qui a l'air banal comme ça quand on l'entend. mais Pas banal, là, mais、euh, ça n'a pas l'air difficile. Mais c'est très, très difficile de jouer comme il faut. En fait, j'ai rarement entendu des guitaristes, à part Glenn Boxton, le jouer comme il faut, ce riff-là. Euh, il est quand même pas facile.、Euh, je parle de Schools ALL qu'on écoute tout de suite et c'est une pièce tout à fait appropriée aujourd'hui、ah oui. puisque c'est le début de la semaine d'études ici、exact. à l'UQTR. <rire> Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou! 89.1, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est les Doobie Brothers qu'on vient d'entendre s'est、euh, tiré de leur album、euh, de Captain Enemy. C'est un de leurs albums euh, euh, les meilleurs、mm -hmm. dans leur、oh, carrière.、Ouais. Euh, c e s t parents, en 1973,、euh, c'était un gros succès,、euh, China Grove, euh, euh, sur les zones des stations、euh, rock, bien sûr, en Amérique du Nord. Et juste avant ça, on a entendu Alice Cooper avec、euh, la pièce-tite r de l'album School's Out de 1972.、Euh, C'est un riff qui a été composé, conçu par、euh, Glenn Buxton,、euh, dont on soulignait le décès、euh, il y a cinq ans. Décédé, malheureusement, assez jeune. Il, avait,、mmh. il était dans la cinquantaine, peut-être quelque chose comme 54, 55 ans.、Euh, bien dommage. Vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie de M. Simon f i t z b y et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est aux éphémérides du 19 octobre. En effet. Donc, et... aujourd'hui même, dans le temps, si vous écoutez la diffusion originale du vendredi. Exactement. Le 19 octobre, donc, aujourd'hui même, en 1945,、eh、bien plus qu'il s'agit de la naissance de Patrick Simmons des Doobie Brothers. Oui. Chanteur aussi, euh, membre euh, très important. Et c'est pour ça qu'on vient d'entendre China Growth. C'est un de leurs gros canons.、Ouais, oui,、ouais, en effet. C'est celle qui a marqué vraiment l'histoire、ouais. du groupe.、Fait. Il est rendu à 67 ans,、euh, mm -hmm. il a encore d e s cheveux pas mal longs. Oui, oui, oui. En fait, il se fait remarquer surtout pour sa très très longue chevelure à l'époque. <rire> en 1966, c'est l'arrivée des Yardbirds à New York. C'était leur première tournée américaine.、Mm -hmm. Oui,、euh, des h a r d b i r d s qui、euh, fonctionnaient plus aux États-Unis、euh, qu'en Angleterre,、ouais, curieusement. Ouais, ouais. Ouais. Avec le Rave Up, ça, ça a été très populaire、mm -hmm. aux États-Unis. En 1968, le jeune Peter Frampton, seulement 18 ans, joue avec les Small Faces pour <rire> un concert à Londres. Il allait plus tard former Humble Pie avec Steve Marriott quelques temps plus tard. Oui, mais c'est un bon ami aussi de, de David Bowie.、Ouais. Euh, ils, ont, ouais. euh, ils ont joué ensemble, mais、euh, ça n'a jamais,、euh, euh, jamais décollé dans les années 60.、Mm -hmm. Sauf que Peter Frampton, il était guitariste sur une des tournées de Bowie dans les années 80. Je ne me rappelle pas laquelle, là, mais euh, euh,、ouais. 88, quelque chose comme、ouais. ça.、Là. Euh, parce qu'on、euh, l'oublie souvent, là, Peter Frampton, bon, il fait des albums très.、Euh, des trucs très discutables, <rire> mais c'est un très, très, très bon guitariste. En、ah, effet,、oh, oui. un excellent guitariste. Tu sais que Steve Hill,、euh, c'est un admirateur、euh, du travail de, de, de, de Peter Frampton à l'époque de Humble Pie. C'était vraiment très bon. Ce、oh, il fait, oui. Oui. Oui. Ah, oui. Il n'y a, a, a, a, a pas moyen d'être contre ça. C'est un très, très bon、oh, guitariste. Oui, abso absolument. Euh, par la suite, en 1993, Pearl Jam lance Versus, le second album de la formation. Oui. Moi, je trouve que c'est leur meilleur aussi.、Mm -hmm. Oui, plusieurs. Il、euh... euh, est moins.、Euh, tu sais, moi, ce que j'aimais pas、euh, du, du premier,、euh, Ten, que beaucoup considèrent comme、euh, leur plus grand classique, leur meilleur album, c'est le petit côté AOR qu'on retrouve、ouais. dans, dans, dans, dans Pearl Jam. Il、euh, était moins là. C'était un album plus rock, plus méchant, je trouve, Versus. C'est vrai. C'est un, un très bon album. Et pour terminer cette courte journée du 19 octobre, on e s en 1998, George Martin annonce qu'il prend sa retraite、ouais. euh, en tant que producteur. Il faut dire qu'il était quand même rendu relativement âgé、mm -hmm. et、euh, bon, son problème de surdité s'était、euh, tellement aggravé avec le temps qu'il n'y avait pas tellement de choix non plus. Il pouvait plus vraiment travailler comme producteur. Exactement. Ce qui nous amène à la journée du 20 octobre, né du but en 1953, avec la naissance de Tom Petty, qui célèbre donc ses 59 ans、oui. cette semaine. Il e s t pas si vieux que ça, Tom、oh, Petty.、Ouais. Parce qu'on a l'impression, parce que ça fait tellement longtemps qu'il fait carrière, qu'il est vieux, vieux, vieux, vieux, <rire> vieux. Mais non, c'est parce qu'il a commencé très, très, très jeune. C'est ça, exactement. <rire>、ouais. Tom Petty, qui, qui, qui, je crois, n'a jamais changé de coupe de cheveux ou de style. C'est un gars très, très,、ouais. très, très traditionnel. Oui, assez... tout à fait. J'aime bien Tom Petty,、ouais. ah, moi. Moi aussi,、ouais. j'aime. J'aime pas tous ses albums, mais des albums que je trouve. Euh, Aussi、euh, pas écoutable, vraiment plate. Highway Companion en est un, entre autres.、Là. Mais、euh, les derniers qu'il a fait dans les dernières années, là,、euh, Mojo, entre autres,、mm -hmm. c'est un bon disque. Ah, non, mais c'est bien. Que je Quoi、euh... que je d i s que les derniers qu'il a fait, Highway Companion n'est pas si vieux que ça. <rire> <Il est bon rire> <chat. rire> Peut-être que j'y prêterai un d'oreille、euh, éventuellement. En、mm. 1961, Bob Dylan enregistre son premier album homonyme. Oui. C'est、okay. un album correct, là, ouais, mais、ouais. euh, c'est、euh, dépouillé. Oui, C'est ça. C'est par la suite qu'il a connu un grand、ouais. succès avec、euh, les albums qui ont suivi. En 1964, les Rolling Stones donnent un premier concert à Paris、euh, qui s'est terminé en émeute.、Ah, donc、sais. les Français avaient, se sont montrés ouverts a u i r o u v e r t Stones. aux s、ouais, En 1969, John Lennon lance The Wedding Album. <laughs> Quelle bonne blague! <laughs>、euh, le pire, c'est que c'est un disque qui est très recherché par les collectionneurs,、euh, qui, qui se vend très cher. Et moi, la première fois que j'ai vu cet album-là, je n'étais pas vieux. J'avais、mm. euh, peut-être une dizaine, douzaine d'années. Et,、euh, et, et déjà, on le vendait 100、ah, ouais. dans, dans un magasin à, à la fin des années 70. Euh, J'étais surpris de voir qu'on demandait ça. Et là, je suis allé lire. Je me suis renseigné sur cet album-là parce que je me disais, si on demande 100$, ça doit être qu'il est très bon. Étant <rire> <rire> très naïf. Et、euh, non, c'est vraiment sans intérêt.、Ah, c'est juste、vrai? un objet. u、euh, objectif souvenir pour les gros, gros fans de John, parce que、euh, ce qu'on retrouve、euh, déçu c e、euh, sur t s le v i n y l e c'est、euh, des enregistrements, un micro qui a été placé dans le lit、euh, où John et Yoko ont fait un bed-in. En Hollande, à Amsterdam, on les entend parler. Et sur l'autre face, c'est une répétition des noms John et Yoko sous différents tons pendant 20 minutes. Oui, C'est vraiment sérieux. C'est carrément imbécile. C'est inaudible. Je me rappelle d'avoir déjà vu cet album. Oui, C'est très rare. Et si vous retrouvez ça sur eBay, je ne pense pas que vous allez payer ça en bas de 300 Ah, c'est fort probable. Oui, oui. Mais c'est une cochonnerie. Mais c'est un bel objet, comme ça. Ouais, une belle ça. boîte vous, blanche.、Euh... Ça rend la conversation intéressante lorsqu'on en parle. J'ai le wedding album chez nous. C'est ça. ça, sauf que la sa conversation va durer comme là, là <rire> deux minutes et c'est fini et puis vous ne passerez plus jamais à ça de votre vie. En effet. <rire> Et passons、euh, cette fois-ci à quelque chose que, qui a un peu plus de valeur en fait. En 1973, Steve Miller Band lance le simple d e Joker. Oui. Pièce un peu et, plus intéressante. Oui, et l'album aussi, pas si mal. Je ne dirais pas qu'il est bon à 100, 100%、euh, il, est, il est un peu inégal, mais c'est un album qu'on prend plaisir à écouter. Un、ah, album correct.、Mm. En 1976, c'est la première du film The Song Remains the Same à Londres. Oui. Film, euh, film et album très controversé.、Euh, beaucoup de critiques se sont beaucoup moqués、euh, de ce projet-là, <rire> en particulier des scènes、euh, fantaisistes de chacun des, des membres. Moi, personnellement, j'adore ce film-là.、Ah oui, Je l'ai vu une、oui. centaine de fois et、euh, c'est un album, c'est un de mes albums live préférés de tous les temps. Il y en a qui vont chioler, qui disent Ah,、oh, c'est plein de solos de guitare. Oui, mais quand t es un amateur de guitare, t'aimes c'est intéressant, <rire> c'est ça, exactement. <rire> Uh, en 1977, le chanteur Ronnie Van Zandt, guitariste et,、euh, le guitariste Steve Gaines, sa sœur, et le directeur de tournée de Leonard Skinner sont son tués. plus tôt. Dans un accident d'avion. Les quatre autres membres du groupe subissent de nombreuses blessures, mais survivent. Oui, bien,、euh, quand on dit de nombreuses blessures, c'était quand même assez grave. Ils,、oh、oui, b e n oui. Ils sont oui. restés là, dans des chaise s roulante s pendant des mois là,、ouais. à se remettre de ça.、Euh, c'était terrible. Et ça, ça, ça a sonnait la fin de l'annual scanner dans les années 70, ça a pris. Oui, trois ans avant qu'ils s'en mettent, avant qu'ils reforment le groupe Rosington Collins Band, dont j'ai parlé、euh, la semaine dernière.、Mm -hmm. euh, C'était mon groupe obscur de la, de la semaine.、Euh, Rosington et Collins, qui étaient les deux guitaristes principaux de Leonard Skinner, i、ouais. l sont s allés chercher les, les membres encore vivants, c'est-à-dire Bill Powell, le clavieriste, Dion、euh, le, Wilkerson, le bassiste. Et、euh, ils sont allés chercher une chanteuse, la, ch、euh, la choriste de 38 Special. Ils ont formé ce groupe-là,、euh, qui, euh, qui a fait,、euh, en tout cas, les, les directeurs de programmation des stations rock en 1980、ils、étaient très contents de voir、euh, ce retour de Leonard Skinner sous une autre forme.、Euh, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que les s a l b a m s étaient、euh, déce décevants,、mm -hmm. dans le sens où ce n'était vraiment pas des. Des soldats de l e l a r i e Skinner, c'est pas aussi bon. C'est pas mauvais, c'était bon, mais、mm. pas tant que ça. Mais ça a plu, c'est ça. <rire> Difficile. <hein? rire> oui, voilà, c'est normal.、Euh, en 1997, c'est le décès d'Harry Vestine, qui est guitariste de Can Heat, retrouvé sans vie、euh, dans une chambre d'hôtel. Sa mort reste irrésolue. Oui. Oh, il y a de la construction de ici la on constru... entend très bien ça. En effet. <rire> Ce qui nous emmène au 21 octobre. Oui, 21 octobre 1940, la naissance de Michael Lobwitz,、oui, reconnu、euh, connu sous le nom de Manfred Man, Man、euh, qui voit le jour à Johannesburg, <rire> en Afrique du Sud. Difficile de se concentrer dans ces conditions-là. Exactement.、Euh, en 58,、euh... 1958, Buddy Holly réalise ses dernières sessions d'enregistrement.、Euh, lui et les Crickets enregistrent. True Love Ways, Moon Dream, It Doesn't Matter Anymore, ainsi que Raining in My Heart。 En、1965. 1965, les Kingsmen présentent leur hit scandaleux Louis Louis dans le cadre de l'émission de télé Shindig. <rire> Shindig. Shindig, plutôt. Shindig. <rire> oui. oui. En 1966, les Who jouent à l'émission Ready Steady Go. Oui, une apparition qui les a beaucoup aidés à se faire connaître en masse du public britannique. En effet. En 1980, Bob Dylan lance New Morning. Oui, mais un album、euh, dont j'ai peu de souvenirs. Ah, en effet, vous n'en e z pas? Je n peux même pas te nommer une pièce sur cet album-là.、Euh, la dernière fois que je l'ai écouté, c'est quand j'ai fait la présentation là, de la discographie complète. J'avais analysé chacun des albums、euh, de Bob Dylan ici à Rec Classic. q u Donc, ça fait quand même plusieurs de, années de ça et je n'en ai gardé aucun souvenir. C'est pas bon signe. J'ai acheté, je crois que j'ai acheté cet album, je l'ai en, en possession, en vinyle chez moi, je l'ai écouté une fois.、Mm -hmm. Malheureusement, donc,、ah. euh, ouais, Mauvais investissement. Et finalement, en 1998. Exactement, pour terminer cette semaine d'éphéméride du 15 octobre au 21 octobre, il 1998, Alice Cooper amène Paul Stanley et Kiss en justice, puisqu'il s juge n t que la pièce Dreamin ressemble trop à 18. Et, et ça, ça, ça finit comment cette histoire-là?、Euh, c'est une très bonne question. Il、euh, faudra vérifier、euh, dans、ouais. e futur parce que j'ignore comment ça s'est t i n é c o u t e on ne l'entendra pas parce que c'est vraiment une pièce vraiment plate cette chanson-là. <rire>、euh, c'est sur l'album、euh, Psycho Circus. Ce n'est pas bon, ce n'est pas intéressant. Alors, on ne l'écoutera pas. On va、ah, en entendre du bon kiss, par exemple, dans un moment. Génial. Écoute, Simon, je te remercie encore une fois infiniment. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos zones cet automne. Il y a a l b u m classique, ça c'est les vendredis à 10h, juste avant classique, et,、euh, ainsi que、euh, l'examen le, final avec Maxime Tanguet.、Mm -hmm. Et ça c'est les lundis à 13h en direct. En effet.、Ouais. <rire> Vraiment difficile aujourd'hui. 12h17. <rire>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 Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de bruit ici. Il y a un pile driver à côté, c'est incroyable.、Ouais, ouais, ouais, ouais. euh, c'est pas facile. Donc, aujourd'hui, comme nous sommes le troisième vendredi du mois, je vous présente le traditionnel、euh, spécial 3 u rock un r classique. On va donc entendre tout au long de l'après-midi, outre、euh, le pile driver comme ça. J'espère qu'on va entendre des blocs de trois pièces hein, qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va entendre、euh, certains des styles de musique qui sont associés, comme ça, regroupés sous la grande bannière rock classique. On va entendre du hard rock, du rock psychédélique, du jazz rock, du p r e m i e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 Un classique du hard rock progressif européen, soit Hoodoo Man des Allemands Birth Control. Tout de suite, on va débuter avec un des groupes préférés des auditeurs de rock classique、euh, qui en font、euh, souvent la demande. Et cela depuis toujours. Je parle de Kiss. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélaman, la seule à diffuser du vrai rock d s y c h o q u e pas psychologique, hard rock à Sporting Girls. C'est faux! 89 FM! Le 26 septembre au 24 octobre, les nouveaux étudiants au baccalauréat de l'Université du Québec à Trois-Rivières sont appelés à remplir le questionnaire PROSPER. Les étudiants concernés recevront une invitation par leur courriel UQTR. Ce questionnaire en ligne porte sur divers aspects de la vie de l'étudiant au moment d'entreprendre ses études de premier cycle. Les réponses à ce test aideront à la création du profil de l'étudiant et révéleront leurs forces et leurs faiblesses. Il sera ainsi orienté vers les ressources appropriées disponibles sur le campus et qui seront susceptibles de lui apporter de l'aide. Pour plus d'informations sur le questionnaire ou sur la réussite étudiante, écrivez à Prosper à c o m m e r c i a l u q t r c a ou visitez le u q t r c a r u s s i t e Le mardi 23 octobre prochain se tiendra la 22e édition du colloque du réseau d'informations c i e n t i f i q u e du Québec. L'événement se déroulera sous le thème Les t i e en 2012, une nouvelle façon de penser le monde. La journée débutera avec un petit déjeuner et une visite au Salon des Exposants. Des conférences ainsi que des ateliers suivront et le tout sera clôturé par un cocktail à la salle Le b i s t r o de l'UQTR. Pour de plus amples informations sur les inscriptions et la programmation, visitez le colloque.risq.qc.ca. Le Département des sciences de la gestion présente la première conférence internationale en gestion de projet qui se tiendra à l'UQTR du 25 au 27 octobre prochain. Le programme principal prendra place durant les deux premiers jours. Pendant lesquels des conférenciers provenant de plusieurs pays partageront leur savoir sur la gestion de projet Agile et l e a n La troisième journée de l'événement, le 27 octobre, trois mini-cours seront gratuitement offerts aux participants. L'objectif de la conférence est d'inaugurer prochainement un pôle d'excellence en gestion de projet. Plus de détails sont disponibles au u c t a c a conférence gestion projet. C'était votre capsule InfoCampus.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 C'est fou pour l'écouter. <rire> On entend Out of This World, un morceau tiré de leur tout nouvel album Monster, qui est paru la semaine dernière. Et juste avant ça, on a entendu la version spectacle de Watching You qu'on retrouve sur Alive de 1975. Et au début du bloc, on a entendu Nothing to Lose, qui nous vient du premier album homonyme de Kiss, paru en 1974. Vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 en pour 1 rock classique avec uniquement des blocs de 3 en pièces par un seul et même artiste ou groupe. Tout de suite, on poursuit avec Van Halen avec un morceau tiré de leur excellent dernier album, n o t a Kind of Truth, Blood and Fire. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou q u a n g t n 私7。 Romeo Delight, c'est tiré de leur troisième album Women and Children First de 1980. C'était précédé de Soul This Is Love de l'album Fair Warning, leur quatrième disque qui est paru en 1981. Au début du blog, on a entendu Blood and Fire. Et ça, c'est tiré de leur dernier album, nouvel album qui est paru au début de cette année. Très, très bon disque, Another Kind of Truth. Vous êtes à l'émission r e c l a s s i q u e en compagnie d'Annelle f a v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour un r 1 classique avec uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. Et en passant r à classique, un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.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 Euh, N'importe quand comme ça, une ancienne émission、euh, dans la semaine,、euh, ainsi qu'un lien pour me contacter pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Surtout, ne vous gênez pas. Encore une fois, le site se trouve au www.rockclassique.net. On va poursuivre dans cette mouvance hard rock avec un des meilleurs groupes du genre de tous les temps. Aerosmith, vous êtes à l'antenne de la r a d i o Campus, la station des mélomanes et la seule, absolument la seule. ディフューゼル・ジュブレ・ロック・アトラン・リビアン、CFOU!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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou quatre-vingt-neuf ans. Juste avant la pause pub, on a entendu. Aerosmith avec Ain't That a Bitch. Ça, c'est tiré de l'album Nine Lives. C'est un des bons disques qu'ils ont fait dans la seconde moitié de leur carrière. C'est paru en 1997. Et juste avant ça, on a entendu deux morceaux tirés de l'album Night in the r o t s de 1979, soit Three Minds Smile et Reeferhead Woman.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 Dans une、euh, quinzaine de minutes,、euh, je vais vous présenter ma première euh, nouveauté euh, de la semaine,、euh, un album hommage au disque、euh, Machine Head de Deep Purple.、Euh, mais tout de suite, on va y aller avec un petit bloc. Blue Oyster Cult,、euh, vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.fm. My luck is none too good. This sword here at my side, don't act the way it should. Keeps calling me its master, but I feel like it's slave. Hauling me faster, and faster to an early, early grave. In a h o u s e in the house, I'm told it's my duty. Against the law, that wizard r y i s my t r a d e and I was born to wait t o g h g o r I just want to be a lover, not a red-eyed screaming goo. I wish it didn't k n o t h e r to be its killing, too. life. Champion and a whole o mystic sign.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 89歳。 Cult avec Subhuman, un morceau tiré de ce véritable petit bijou qui est l'album Secret Treaties de 1974. Et juste avant ça, on a entendu、euh, les deux morceaux qui ouvrent le disque Cultosaurus Erectus de 1980, soit Black Blade et Monster. Et parlant de Monster, Je vous rappelle que vendredi prochain, je vais vous présenter le traditionnel spécial Halloween que je vais avoir le plaisir d'animer avec mon ami, le Dr p e n r a g o n de réanimation. Je vais vous en parler un peu plus tard dans l'émission. Vous êtes à l'émission REC Classic en compagnie d'Alain Lefer, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour un REC Classic avec uniquement des blocs de 3 pièces. Par un seul et même artiste ou groupe. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter la chronique hebdomadaire des groupes obscurs avec cette semaine une très bonne formation allemande du début des années 70, Night Sun. Pour le moment, je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle d'un album hommage qui vient de paraître et qui a la particularité d'être un album hommage à un des disques de rock bon, les meilleurs et les plus importants de tous les temps, soit Machine Head. The Deep p Un r p l e u album hommage afin de souligner cette année le 40e anniversaire de ce chef-d'œuvre du hard rock et du heavy metal. On a fait appel à des participants prestigieux et parmi les plus importants du monde du rock, particulièrement du metal, des groupes comme Iron Maiden, Metallica, Black Label Society, Chicken Foot, il y a aussi s t e v e v a i Santana et même The Flaming Lips, ce qui en fera sourciller plusieurs. Les résultats sont assez mitigés. Personnellement, je n'ai jamais cacher Que j'aime e n pas tellement les reprises de classiques parce que, immanquablement, elles, elles sont presque toujours inférieures aux versions originales. Elles déçoivent invariablement à peu près tout le temps,、euh, surtout quand des a r t i s t、euh, e s ont Le culot de reprendre des morceaux des Beatles, de Pink Floyd, Led Zeppelin et, et oui, de Deep Purple. Je m'attendais donc pas à grand-chose de cet album et il ne m'a pas surpris, sinon de façon négative. Les reprises de Smoke o n t h e w a t e r de Santana et des Flaming Lips sont tout à fait ridicules. Une version que le critique Benji du magazine Rock Hard a qualifiée avec raison de sauce électro-vomitive et d'abomination sans. Intérêts.、Euh, la version de Pictures of a Home de Black Label Society, ce s t pas terrible non plus. Par contre, il y a des bonnes choses aussi sur ce disque et on va tout de suite aller en écouter trois exemples. Remachined, a tribute to Deep Purple's Machine Head, qui vient tout juste de paraître. Vous êtes à l'antenne de la Radiocampus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89A FM. Viens D'entendre trois morceaux tirés du tout nouvel album Hommage au disque légendaire Machine Head de Deep Purple Remachined. A tribute to Deep Purple's Machine Head qui vient de paraître. On vient d'écouter Metallica avec sa relecture de When a Blind Man Cries, qui、euh, techniquement ne faisait pas partie de l'album vinyle original, mais qui a été enregistré en même temps et、euh, qui est sorti à l'époque sur la face B du 45 Tour s Never Before. Le premier extrait de Machine Head. When a Blind Man Cries, qui par contre est disponible en p i è c e bonus sur la plupart des rééditions de Machine Head sur CD. Juste avant ça, on a entendu Iron Maiden avec sa relecture de Space Truckin, qui a été enregistrée pendant les sessions de leur disque Matter of Life and Death en 2006. Iron Maiden, pour qui Deep Purple a toujours été l'influence principale. Au début du bloc, on a entendu une version explosive de Highway Star avec Glenn Hughes à la voix et à la basse, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers à la batterie et、euh, Steve Vai à la guitare. Très bonne version qu'ils ont enregistrée cet été, quelques jours après le décès Du claviériste original de Purple, John Lord, tout simplement en hommage à ce dernier. C'est à mon avis la version la plus explosive de toutes les reprises qu'on retrouve sur ce disque hommage. Je ne l'ai pas détesté, mais je ne trouve pas ça, je ne trouve pas que ça vaut l'achat. Les versions sont en très grande majorité, toutes inférieures aux, originales, aux versions originales. Je lui donne pas plus de 6 sur 10 comme cote. Encore une fois, le CD s'intitule Ray Machined. Et tribute to Deep Purple's Machine Head.、Euh, si vous n'avez pas l'original, je vous le conseille autrement. On vient aussi de sortir une édition spéciale 40e anniversaire de Machine Head、euh, sur laquelle on retrouve、euh, trois mix e s différents de l'album,、euh, ce qui peut s'avérer intéressant pour les gros maniaques de Purple, mais、euh, ne l'ayant、euh, toutefois pas encore entendu, je ne peux pas me prononcer là-dessus pour le moment, malheureusement.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 Du hard rock progressif des années 70, l'album w h o d o Man, The Birth Control pour le moment. On en est maintenant rendu à la chronique des groupes obscurs de cette semaine.、Euh, je vous parle d'un groupe allemand、euh, très obscur du début des années 70, le quatuor Night Sun, qui a enregistré et sorti un seul album en 1972 intitulé Morning.、Euh, Morning, pas dans le sens de matin, mais plutôt de deuil. Très bon disque dans la mouvance de Deep Purple et Uriah Heep.、Euh, Night Sun, qui est un groupe originaire de Mannheim,、euh, qu'on peut considérer comme、euh, C'est un des plus élevés du début des années 70. Ils avaient toutefois des inclinaisons、euh, progressives dans leur approche. Il y a un peu d'Atomic Rooster dans leur、euh, rock. On les a aussi comparés à Black Sabbath. Ainsi qu'aux premiers Scorpions, mais en plus frénétique, leur disque a été produit par un des grands noms du crot rock, c'est-à-dire Coney Plank, qui est connu pour son travail avec des artistes f o r t s du genre comme euh, Faust, k r a v e r k et même David Bowie. Question de vous donner une idée de ce que ça avait l'air, la musique de Night Sun. On va tout de suite aller écouter trois morceaux de leur album Morning. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule.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 Groupe très très obscur. On vient d'entendre trois de, des meilleures pièces tirées de leur seul et unique album intitulé Morning et paru en 1972. On vient d'entendre la pièce Come Down qui est vraiment bonne、euh, qui nous montre Night Sun comme ça à leur plus progressif. C'est vraiment très très bon comme morceau. C'était précédé de Crazy Woman qui est très éloquente du jeu et du. Dialogue constant entre l'orgue et la guitare dans la musique de Night Sun. Et au début du bloc, on a entendu la chanson Plastic Shotgun qui ouvre le disque de façon frénétique et extrêmement énergique. On dit même de Night Sun qu'ils ont inspiré Metallica et peut-être même Molderhead. On dit d'ailleurs que la musique de Night Sun était beaucoup trop élevée. Et é c l a t é pour plaire au public en général à l'époque, au début des années 70. Et c'est ce qui expliquerait l'échec commercial du groupe. Ils se sont donc séparés et le chanteur et guitariste Bruno Shahab s'est joint au groupe Guru Guru pendant un moment.、Euh, les autres membres de Night Sun, eux, ont sombré dans l'anonymat. De nos jours, le disque de Night Sun est très recherché des collectionneurs et il semble que même Lars Ulrich de Metallica Possède un exemplaire original. Voilà qui complète cette petite présentation de Night Sun. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, celui-là des années 80, un quatuor anglais. Je vais vous présenter le groupe Grim Reaper. C'est donc un rendez-vous.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 Pour le moment, on en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une phase complète d'un album vinyle classique. Cette semaine, je vous présente un excellent disque qui est sorti exactement 40 ans ce mois-ci Hoodoo Man d e Birth Control, un des meilleurs disques de hard rock progressif paru en Allemagne et en Europe. Au début des années 70, Hoodoo Man est、euh, curieusement tout à fait inconnu en Angleterre et aux États-Unis, mais il a connu,、euh, à l'instar de Babe Ruth, un très grand succès ici, au Québec,、euh, surtout à cause、euh, du morceau Gamma Ray qui est devenu un classique et un incontournable des discothèques et qui a fait danser des milliers de Québécois et d'amateurs de rock pendant de nombreuses années. Quand j'étais adolescent, c'était impensable d'aller dans un bar ou un club de rock sans entendre Gamma Ray au moins une fois dans la soirée. Ça a marqué vraiment une génération et même, je dirais, deux générations. Mais en dehors du Québec, Birth Control est absolument inconnu dans le reste de l'Amérique du Nord. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un disque absolument fantastique.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 On vient d'entendre la façon qu'on voulait de leur album vénéne classique, Who Do m e n Paris, il y a 40 ans ce mois-ci, en 1972. On vient d'entendre Get Down to Your Fate, qui clôture de façon joyeuse, je dirais, la première partie de l'album. Un disque assez joyeux en général. C'est une musique joyeuse que faisait Birth Control, contrairement à la plupart de leurs contemporains de l'époque. J'aime beaucoup en particulier la voix de leur batteur, Bernd l a r s k i Euh, qui est vraiment original, il galère vraiment d'avoir beaucoup de plaisir. Et juste avant, on a entendu une chanson au titre peu joyeux de Suicide, mais qui,、euh, curieusement, elle, cette pièce est très enjouée musicalement. Au début du b l o c on a entendu le morceau Bye qui ouvre le disque et qui évoque beaucoup Deep Purple, Atomic Rooster. C'est tout à fait dans la même mouvance. Comme je l'ai expliqué avant le bloc, Birth Control est un groupe qui a eu beaucoup de succès au Québec et dans son pays natal, mais ils sont restés absolument inconnus dans le reste du monde. Ils ont enregistré plusieurs albums et ils sont restés ensemble jusqu'au début des années 80, jusqu'au décès du guitariste Bruno Frenzel.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 Je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouveau coffret consacré au film expérimental et psychédélique des Beatles intitulé Magical Mystery Tour de 1967 qui vient de voir le jour pour la première fois, curieusement, après 45 ans. Un film très controversé puisque très éclaté et complètement déjanté. Il a été réalisé par les Beatles eux-mêmes qui pourtant n'avaient absolument aucune expérience en cinéma, sinon comme acteur dans les deux films précédents consacrés aux Beatles et dans lesquels Ils tenaient leur propre rôle.、Euh, la critique、euh, n'a pas été tendre pour eux et on dit de、euh, Magical Mystery Tour que ça a été le premier échec artistique des Beatles,、euh, que ça a donné le signal de départ pour le Beatles bashing, pratique qui court encore de nos jours et qui consiste pour les critiques à, à tourner souvent au ridicule. Euh, les expériences du FAF4, u h parce que jusqu'en 67, personne n'osait s'attaquer aux Beatles, mais à partir de Magical Mystery Tour, c'est devenu la norme. Et il faut dire que le projet, qui a surtout été instigué par Paul McCartney,、euh, il était audacieux et même périlleux puisqu'il consistait à remplir un autobus d'un groupe de gens hétéroclites et,、euh, certains excentriques avec quelques acteurs de les amener faire un tour dans la campagne anglaise et de filmer tout ce qui allait arriver.、Euh, malheureusement, pour les Beatles, il n'est rien arrivé.、Euh, Paul et les Beatles、euh, s'étaient inspirés、euh, du cinéma du réalisateur、euh, français Jean-Luc Godard,、euh, lui qui est considéré comme le chef de, de, de, de file、euh, de ce qu'on a appelé la nouvelle vague du cinéma、euh, au début des années 60.、Euh, Euh, nouvelle vague qui est basée sur l'improvisation. On tournait sans scénario et on improvisait sans arrêt.、Euh, le film le plus emblématique de ce genre, c'est le fameux À b o u t de souffle qui met en vedette、euh, Jean-Paul Belmondo dans sa prime jeunesse.、Euh, les Beatles se sont inspirés du cinéma de Godard et sont partis tourner un film sans aucun scénario ni fil conducteur. avec, les résultats qu'on imagine. personnellement, j'apprécie l'audace des Beatles dans ce projet, leur volonté de repousser les limites et leur goût pour l'expérimentation. Mais c'est un film que je n'aime pas tellement et que j'apprécie peu. e u c'est pas un long film, il dure seulement 53 minutes, mais ça peut Paraître pas mal long pour quelqu'un qui n'est pas un fan fini des Beatles ou un amateur de cinéma de la nouvelle vague.、Euh, personnellement, je trouve ça complètement décousu. Mais plusieurs réalisateurs sérieux, comme Steven Spielberg, Et George l u c a s ont été très marqués par Magical Mystery Tour alors qu'ils étaient étudiants en cinéma dans leurs jeunes années. C'est donc un film qui a une certaine importance dans l'histoire du rock et en plus, il nous permet de voir les Beatles à l'œuvre lors de leur période la plus hautement psychédélique. La trame sonore est absolument fantastique et c'est surtout ce qu'on retient. Tout de suite, on va aller écouter trois morceaux parmi les plus remarquables de Magical Mystery Tour.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 Rock classique quatre-vingt-neuf ans.、Oh. Beatles, on vient d'entendre trois des meilleurs morceaux qu'on retrouve sur la trame sonore du film Magical Mystery Tour de 1967 et qu'on vient tout juste de sortir en format CD. Et Blu-ray dans un très beau coffret, comme ça, pour la première fois 40 ans plus tard, 45 ans plus tard.、Euh, ça vient de paraître. On vient d'entendre Your Mother Should Know, une pièce de type、euh, music a l l genre très cher à Paul McCartney et qui,、euh, dans le film, nous montre cette pièce. Les Beatles, ils ont l'air、euh, tout à fait parfaitement heureux et、euh, ça, c'est probablement une des dernières fois. où on a vu les Beatles ensemble, qui avaient l'air de bien s'entendre, de faire preuve de grande camaraderie.、Euh, C'est la scène ultime, à mon avis, de Magical m y s t e r y Tour,、euh, la dernière scène du film、euh, qu'on a voulu、euh, grandiose avec、euh, Un immense escalier duquel les Beatles descendent vêtus de t o u x de t de blanc immaculé, entouré s de danseurs élégants. C'était précédé cette pièce de l'apothéose psychédélique des Beatles, I Am the Walrus, et qui montre le Fab Four à leur plus déjanté et surréaliste. Authentique chef-d'œuvre, mais ça représente leur meilleur travail en studio, à mon avis. Au début du bloc, on a entendu la fameuse pièce-titre du disque. Le coffret de Magical Mystery Tour qu'on vient de sortir il contient deux disques 45 tours en vinyle de 7 pouces qui、euh, contiennent les 6 morceaux qui constituaient à l'origine la trame sonore de Magical Mystery Tour, des versions en mono.、Euh, le coffret contient aussi、euh, la version DVD et Blu-ray. Euh, du film,、euh, mixé en 5,1 avec、euh, extra, comme entre autres, il y a un documentaire sur le film, il y a une entrevue avec、euh, Ringo. Euh, qui parle de son travail d'acteur.、Euh, il y a des commentaires de Paul McCartney en tant que réalisateur du film. Il y a un livre de 60 pages et même un billet pour l e Magical Mystery Tour. C'est présenté dans un très beau coffret luxueux. Ça s'adresse vraiment aux maniaques des Beatles,、euh, les plus enthousiastes、euh, comme moi.、Euh, mais je ne recommanderais pas ça a u c o m m u n des mortels, euh, euh, tellement que je ne lui donnerais pas de, de cote globale parce qu'en tant que fan des Beatles,、euh, bah, moi, je lui donnerais 9 sur 10. Mais pour M. et、euh, Mme Tout-le-Monde, Euh, je dirais que ce n'est pas pour eux, malheureusement. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 Rock Classique avec uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. On va maintenant prendre un petit virage jazz rock avec un des groupes les plus prestigieux du genre, Chicago.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 Chicago, does anybody k n o w w h a s t i m e i t is? c e a t t i or é de l e u r p r e m i or a l a u m à l é p o q u to l s a p p e t l a i t c h i c a g o t r a n s i t a u t h or i t y en 1969. Et j u s t e a v a n t ça, on a e n t e n d u 25 or 6 to 4 ique, de leur deuxième album, et le premier, c l a s s i q u e t i r 6 t l e u r 6 t l i c s r 6 m o a i s or 6 l a s s or 6 c l i c or 6 t c l a i c s to 4 c l s c or 6 to o to n a s i c s 25 or t t s s s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 Steely Dan, Fred's Logic, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai jazz rock à Toire et Via. C'est fou!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 Venez nous rencontrer au 1275 Pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. C'est fou 89.1.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 そう。<音楽>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 Visitez notre site web u q r c a Patriote. Les patriotes, une tradition d'excellence. Enfin, ma princesse. Qu'est-ce qu'elle est belle. Reviens à toi, mon amour. Mon amour Princesse Princesse Allez, r é v e i l l e t o i Princesse Quand un enfant n e l est pas, c'est son imaginaire qui disparaît.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 Justement, la pause pub, on a entendu Steely Dan avec la version spectacle de Josie, qu'on retrouve sur le disque l i v e in America, paru en 1995. C'était précédé de r e e l i n in the Years, pièce qu'on retrouve sur leur premier disque Cane by a Thrill de 1972. Et au début du bloc, on a entendu la pièce titre de l'excellent disque Preds Logic. Leur troisième qui est paru en 1974. Le chanteur et claviériste de Steely Dan, Donald Fagan, vient tout juste de sortir cette semaine un nouvel album en solo intitulé Sunken, Sunken Condos, dont je vais assurément vous parler dans une émission rock classique future. Pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais vous présenter le traditionnel、euh, spécial Halloween avec mon ami le Dr. b e n d r a g o n de réanimation. Ben, je vais vous en parler probablement dans deux semaines de cet album, Sunken Condos. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 Rock Classic avec uniquement des blocs consacrés, des blocs de trois pièces consacrés à un seul et、MM、même artiste ou groupe. On va d'ailleurs y aller avec une formation légendaire qui sera en spectacle. À Montréal au mois de novembre, je parle des OU. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est OU. Welcome to the camp. I guess you all know why we're here. My name is Tommy.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 Take it, gonna break it, gonna shake it. Let's forget it better still. Now you can't hear me, your ears are truly sealed. You can't speak either. You're my.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 Let's forget you better still. そう。<laughs> Tiré de leur、euh, opéra rock,、euh, Quadrofenia, période 1973,、euh, et s'ils vont présenter les o u、euh, de façon intégrale, Quadrofenia, lors de leur passage le mois prochain, le 20 novembre, au centre b e l l ça devrait être très bon. Ils l'avaient fait en 1997, ça avait été vraiment excellent,、euh, la présentation de Quadrofenia des o u Et juste avant ça, on a entendu un autre classique, Bargain. Ça, ça vient de l'album w h o s n e x t Et au début du bloc, on a entendu We're Not Gonna Take It, qui nous vient de l'album Tommy de 1969. Vous êtes à l'émission Rock Classique, a c c o m p a g n é d a l l e r l e f a i r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le ton. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 Rock Classique avec uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste. Tout groupe. On va maintenant y aller avec un trio canadien qui est en spectacle hier soir à Montréal, Rush. Avec une pièce, une reprise des OU. Parce que c'est pas un secret pour personne. Rush aime beaucoup les Who. C'est une très grande influence pour eux. On écoute The Seeker. Vous êtes à l'antenne de la radio de r a n p l a c la seule à diffuser du vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM.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 L'examen final, une émission de c r i t i q u e m u s i c a l e les plus variées, présentée les lundis 13h sur les ondes de C'est Fou, 89 FM. Aussi en rediffusion les mercredis 16h et les samedis 15h.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 c e s t assez fou pour l'écouter. 89 1.、Oh. Anarchist, morceau tiré de leur excellent dernier album, Clockwork Angels, qui est paru au début de cet été. Ils l'ont joué、euh, au complet, é n t é g n a l e m e n t hier soir au Centre Belle, puisqu'ils étaient en spectacle. Tout comme、euh, la pièce qu'on a entendue juste avant, The Body Electric,、euh, qui est tirée de l'album Grace Under Pressure. De 1984.、Euh, en fait, c'était la première fois. Sur cette tournée, il le joue à chaque spectacle, mais、euh, il ne l'avait pas joué depuis longtemps. C'était la première fois qu'il jouait de Body Electric en concert depuis 1985. On ne p e u t pas dire qu'il qu radote. Rush, ils ne sont quand même pas très prévisibles.、Euh, par contre, ils ont joué、euh, 2112, tout comme ils l'avaient fait、euh, la, dans la, dernière, la tournée précédente. En fait, ils n o n t pas joué au complet. Ils ont joué seulement. Trois mouvements, le premier, le deuxième et le septième, et il、euh, l'avait fait à la tournée、euh, précédente dont le nom m'échappe. Time Machine, ça s'appelait Time Machine, oui. Au début du b l o c on a entendu une reprise des o o d Seeker, et ça, ça vient de l'album Feedback, très bon disque, petit, petit album, un super maxi, si on peut le dire,、euh, qui est paru en 2004. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Annette Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour un Rock Classique avec uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. On va y aller avec un autre groupe canadien qui a donné un très bon spectacle cet automne à Montréal, le Devin t o m p s o n Project, avec 3 pièces tirées de leur excellent dernier album, Epic Cloud. Et ça commence tout de suite avec ceci.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 Devin Thompson Project avec trois morceaux tirés de leur excellent dernier album. Il vient juste de sortir. Epic Cloud. On vient d'entendre Where We Belong. C'était précédé de Liberation et de Lucky Animals. 15h55, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée comme ç aux a racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 Rock c l a s s i q u e avec uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe par ce vendredi tristouné, comme ça, très gris. On va y aller avec quelque chose de tout à fait approprié, puisqu'on va y aller avec un petit bloc Catatonia qui débute tout de suite par un de leurs gros canons, un de leurs classiques. Tear gas. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. Près de 100 groupes locaux et internationaux dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas Plaster, David Giger, u Les Trois Accords, Plants Animal, d a n So s Call, Eight and Half, The m i s t e s s b a r b e r a Bend. Sans oublier le groupe phare du moment, Les Islandais de o f m o n s t e r and Man. Rendez-vous sur m p o u r m o n t r é a l c o m pour la programmation complète e t achats de billets et, billet et passes week-end. M pour Montréal du 14 au 17 novembre.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 やっぱり。<Yeah. S 1> t h e t s all. Loi Catatonia avec le morceau Buildings tiré de leur très bon dernier album Dell Kings qui est paru il y a quelques semaines. Vraiment, ça, ça, ça va être un des bons albums、euh, qui va faire partie de ma liste des meilleurs disques parus en 2012. Et juste avant ça, on a entendu Idle Blood. Ça, c'est une pièce qui est tirée de leur avant-dernier avant album Night is the New Day qui est paru en 2009 et qui avait fait pas mal d u n a n i m i t é chez les critiques.、Euh, Dans la presse spécialisée. Et au début du bloc, on a entendu Tear Gas. C'est un classique tiré de ce qui est、euh, leur plus grand classique en carrière, l'album Last Fair Deal Gone Down de 2001. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d a n n e Lefebvre. Il est 16h09.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 Le vingt-six, vingt-sept et vingt-huit octobre prochain, à l'oriflane du salon de jeu d Trois-Rivières, ils seront là, Michael Shanks.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 Les Hollandais é p i c a avec Stay the Course, un morceau tiré de leur、euh, dernier album, Requiem for the Indifferent, qui est paru, paru plus tôt cette année, q u m'a déçu, euh, mais euh, je, vais, je vais vous dire que comparativement à la majorité des choses qui sortent, c'est pas mal supérieur. Et juste avant ça, on a entendu la version spectacle de Beyond Belief.、Euh, Tiré du disque The Classical Conspiracy de 2009. Et au début du bloc, on a entendu Living a Lie qui nous vient de leur troisième album, The Divine Conspiracy de 2007. Je vous rappelle que les Hollandais seront en spectacle à Montréal le 30 octobre prochain avec a i l s t o r m Ça devrait être une très bonne soirée. Je ne manque jamais Epica en spectacle.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 passé Une très belle fin de semaine et je me suis beaucoup amusé. Évidemment, euh, comme euh, l'a si bien dit mon ami le Dr. Pendragon, un festival de métal, on pourrait comparer ça à un buffet, c'est-à-dire qu'on on offre n'est c h o e e s d i f f é r n e n'est s On, on pas obligé de tout aimer, et on prend ce qui fait notre affaire et en ayant cette optique-là, on passe un excellent moment. Personnellement, je ne suis pas du tout un amateur de Death Metal et je ne suis pas un fan de g o r y g o t s XDO ou Cataclysm, mais je peux vous dire que beaucoup de gens apprécient ça et les prestations de ces trois groupes là. Ont rendu、euh, beaucoup de monde très heureux,、euh, quoique au rythme où la salle se vidait samedi soir à la fin de la soirée. Je pense que si Cataclysm u avait joué encore une, une vingtaine de minutes、euh, de plus, il se serait retrouvé、euh, tout seul avec les employés.、Euh, personnellement, j'ai bien aimé la performance des Trifluviens Trollheim qui ont ouvert le festival. Très bon groupe qui donne dans le, le metal pagan, assez festif. Ce sont de très bons musiciens, je trouve, et j'ai trouvé、euh, qu'ils avait e n eu、euh, le meilleur son. De tous les groupes qui se sont produits le vendredi soir. J'ai aimé Unexpect, même s'ils ont eu、euh, des ennuis techniques qui les ont empêchés de donner une prestation plus longue. Ils ont malheureusement coupé court après un peu moins d'une demi-heure.、Euh, la chanteuse, a n'avait pas l'air de bonne humeur.、Euh, les trois groupes que j'ai appréciés le plus、euh, dans la fin de semaine ont été en ordre c r i z y a u n g Septic Flesh et surtout Melekesh, que je voyais pour la première fois en concert et qui sont absolument excellents.、Euh, en plus, Euh, pour l'avoir rencontré après le spectacle, je peux vous dire que le chanteur et guitariste, m a i s l e q u e s h Hashmedi, est、euh, vraiment très sympathique. Le Dr. Pendragon et moi、euh, sommes beaucoup, nous nous sommes beaucoup amusés avec lui.、Euh, ça a été un des、euh, plus beaux moments de la fin de semaine. s c e p t i q e Flèche aussi m'ont surpris avec une excellente prestation. i l m a v a i t déçu il y a quelques années quand je les avais vus en spectacle à Montréal, au Métropolis.、Euh, cette fois-ci, ils ont donné une prestation、euh, 100 supérieure à celle de Montréal. Le chanteur、euh, Spiros Antonio、euh, s'est aussi avéré. Un homme extrêmement sympathique. Quand je le dis, on l'a rencontré.、Euh, malheureusement, il y a eu un accident à la fin、euh, du spectacle en échappant sa basse. Il nous aurait c o n t é à l'arrière-scène que、euh, sa basse était complètement foutue et que ça allait être difficile pour la tournée qui vient à peine de débuter. Une méchante tournée、euh, au cours de laquelle il joue à tous les soirs pendant、euh, le prochain mois,、euh, partout en Amérique du Nord.、Euh, C'est vraiment moche pour lui. Euh, Chrisian ont été, comme d'habitude, tout à fait égaux à, à eux-mêmes, c'est-à-dire absolument excellents.、Euh, question de faire un dernier retour comme ça sur cette douzième édition du Metal Fest. Je vous propose d'aller tout de suite écouter une pièce de chacun de ces groupes qui ont, à mon avis, donné les meilleurs shows de la fin de semaine. Melakesh, Septic Flash et tout de suite, les Brésiliens de Chrisian. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule, absolument la seule. À diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou! 89.1 FM. and you're listening to CFOU891FM. De m a l e k e s h et vous écoutez vos classiques sur les ondes. C'est Fou 89-1FM. i s r a é l m a l a k i s h avec The Siege of l a k i s h la pièce qui clôture leur premier album, L'excellent Djinn. Qui est paru en 2001, il y a 11 ans. J'ai beaucoup aimé le spectacle de Malakesh au Trois-Rivières Metal Fest la semaine dernière, tout comme celui de Septic Flesh qu'on a entendu juste avant ça avec Five Pointed Stars. C'est un morceau qu'ils ont interprété samedi dernier et c'est tiré de leur dernier très bon disque, The Great Mass, qui est paru en 2011. Et au début du bloc, on a entendu Chris Young avec The Sword of Orion et ça, c'est tiré de leur dernier album, The Great Execution, qui lui aussi est paru en 2011. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, il y, a, il y en a un très bon ce soir pour les amateurs de métal, ici même à Trois-Rivières, vendredi 19 octobre. e n d u r r e c t i o n la formation hommage à SOD, FTME, et、euh, Chariots of the Gods et Hellborn, ils seront au Rock Café Le Stage.、Euh, L'entrée est de 8 les portes ouvrent à 19 h et c'est pour tous. Et la première formation、euh, débute à 19 h 45. Ça risque d'être très, très, très intéressant. Euh, demain soir, 20 octobre, Black Label Society et Protest The Hero i l seront s au Metropolis.、Euh, J'en ai parlé plus tôt. Les merveilleux Epica seront au Metropolis de Montréal le mardi 30 octobre avec Hellstorm et trois autres groupes. Lundi 5 novembre, Journey, Pat Benatar et Loverboy seront au Centre Belle n même temps que la tournée Metapocalypse s'arrête au Metropolis.、Euh, tournée qui met en vedette Deathlock, Machine Head, All That Realm. m i n s et Black t e Liar Murder. J'aime bien Machine h a d mais、euh, j a i m e absolument pas les autres.、Euh, donc, c'est le lundi 5 novembre. Mercredi 7,、euh, ZZ Top sera au centre b e l l Vendredi 16 novembre, ce sera au tour de Bob Delun. Ça va être au centre belle. t en première partie, on retrouve Mark k n o f l e r Le 20 novembre, Léo seront à leur tour au centre belle. t le vendredi 23, Neil Young et Crazy Horse, avec Patti Smith en première partie, seront au centre b e l l Les 22, 23, 24 novembre aura lieu la messe des morts 2 au Théâtre Plazai, au Catacombe. Et sur l'affiche, parmi les groupes en vedette, on retrouve Andro Dragnarok、euh, de Norvège, et, euh, Revenge, euh, groupe canadien, Black Slavery、euh, des Américains, Seth de France et、euh, MGLA de Pologne. Samedi 15 décembre, finalement, Elvite et Wintersorg seront au Club Soda avec en première partie Vargue. Ça, c'est une présentation de BCI. 16h53, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami Simon Fitzbay, l'historien de s e s Fou, pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission Album Classique juste avant la mienne, et vendredi à 10h. Et l'examen final avec Maxime t a n g u a y les lundis en direct à 13 heures. Dans un moment, ce sera, ça va être la reprise des palmarès, c e s fou, avec Mathieu Plante et Alexandra Carignan. Par la suite, ça va être、euh, Skyponka à 20h avec、euh, c a m e r a de B pour les amateurs de punk rock. Et euh, euh, toujours pour les amateurs de punk rock, il y a une toute nouvelle émission qui débute ce soir Les Bonnets Rouges avec、euh, le fier、euh, breton Adrien Le Tout.、Euh, et finalement, à 23 heures,、euh, de 23h à 2h du matin, ce sera la rediffusion de réanimation、euh, avec mes amis, le Dr. Pendragon et Sinistros pour le plus grand bonheur des amateurs de métal. Et en passant, Les Bonnets Rouges, c'est à 22h. Euh, la semaine prochaine, à Rock c l a s s i q u e je vais justement recevoir mon grand ami, le Dr. Pendragon, puisque nous allons vous présenter le traditionnel spécial Halloween Rock、Classic. c l a s s i q u e C'est-à-dire que nous allons vous présenter uniquement des pièces monstrueuses par certains des artistes et des groupes les plus cyclopéens. De l'histoire du rock. Je vais vous parler, entre autres, au cours de cette émission, du tout nouvel album de Enslave, d qui est pas mal épeurant, mais dans le bon sens du terme.、Euh, je vais vous présenter une face complète d'un album v é n é t e classique du heavy metal des années 80, soit. Creatures of the Night, The Kiss. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe anglais du nom de Grim, Grim Reaper. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbé sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce de SOD, Stormtroopers of Death, un groupe culte, je dirais, auquel la formation trifilienne FTMI rend hommage. FTMI qui sont au stage ce soir, en première partie、euh, du groupe de l u t a w a Insurrection. Ça va être très bon, ça. On, écoute,、euh, on va écouter trois pièces. On va entendre Milk dans un moment. Mais、euh, tout de suite, on va écouter、euh, la pièce、euh, Sergeant D and the SOD.